Il était une fois, Lien, le lièvre et le rat ont décidé de voyager ensemble. Ils prirent le chemin. Après plusieurs heures de marche, tout le monde se sent fatigué. Lien dit, « Ancle lièvre, reposons-nous dans le village des moutons. » Le lièvre répond, dit, « Grand frère Yen, nous nous reposerons dans le village des chèvres. » Ils marchèrent encore longtemps et arrivèrent dans le village des chèvres. Ils ont salué le chef du village. Ce dernier, après avoir répondu, fit appel à toute sa population et leur dit « Nous avons des hôtes. » Dès la tombée de la nuit, Le lièvre et le rat étaient d'un côté Lienne et les chèvres de notre côté Le chef de village dit Grand frère Yen Quand tu dormiras avec les chèvres Lienne pleura car dit-il Les chèvres vont la morte De force ou de gré « Tu dormiras avec elle répondit le chef de village. Avant l'eau, Lienne a mangé toutes les chèvres. Le matin, n'ayant pas vu sa famille, et s'étant rendu compte qu'elles ont été mangées par Lienne, le chef de village lui-même prit la fuite, lui laissant son village. Depuis ce jour-là, L'hienne et les chèvres ne cohabit jamais.